Vous désirez me parler, messieurs les directeurs? Oui, c'est au sujet de cette note de service-ci. Un des destinataires s'est plaint. Mais pourquoi? C'est parce que la note de service a été distribuée dans une version unilingue. Voyez-vous, étant donné la nature urgente de son contenu, j'ai cru bon de distribuer la note de service le jour même, sans attendre la traduction. Je pensais bien faire. J'ai eu tort? Vous savez bien que dans la région de la capitale nationale, tous les documents doivent être mis simultanément dans les deux langues officielles. Simultanément. Oui, oui, bien sûr. Tout le monde est au courant de cette exigence. Dans la mesure du possible, il faut essayer d'éviter ce genre de plainte. En matière de langue de travail, on n'insistera jamais assez sur ce point. Nous devons absolument satisfaire aux politiques ministérielles sur les langues officielles. Je ferai attention à l'avenir. Je vous promets que ce problème ne se reproduira plus. Je vous remercie à l'avance de tenir compte des exigences ministérielles.